Donc le Vénérable hier a, a parlé des quatre méditations protectrices, vous s o u v e n e z v o u s desquelles Alors vous rappelez-vous la première méditation protectrice b i o S'il vous plaît, répondez rapidement. What is it? number d number 1? Number 1. Number 2? Number 3? Number 4? <laughs> Asuba. Asuba Number 4? i l à Alors, m a i l l o r r s t e n i ti ha n i t tant que ça sera pas rentré, il va il va encore il va encore prêcher ses enseignements jusqu'à la fin de la semaine. C'est les mots, c'est les mots ออตุนนาเมเวทมติวาปยานาเมปะลีปะลีนาเมเวทมติวาปยามา่มะมีเพิดค่ะมะมีบายนะอธิเบดะติเดเมโบโกเนเซลาเซนิฟิ <rire> Il va vous demander de venir. Réfléchir. Très bien, s'il y a quatre personnes donc i l c o n n a î t chacune une des méditations, et bien chacune à son tour peut venir et donner ouais. l'enseignement à sa place. Adhaja, a n s h a naku-sang-dhiyan-dhi-vang, m y s o p h y a n ဒီအာထုပ်တဲ့နေရာကြီးမှာအဆောင်ရှောက်ကပိုအရေးကြီးပါတယ်တဲ့။မနေ့ကဗုဒ္ဓဓနုတိဋ္ဌိနဲ့ပတ်သက်ပတ်သက်ပြီမစာဖရာရုဏ်ပွာတတမတေမဲအမင်းဆိုးတွင်းအာိုာအကြာအာဆိုာအနတန်တေရငုဏောကိုပာမျာထာခြင်းဖြင်ဒနကကျောနိုင်ပါလ Donc comme il l'a expliqué hier, b o u d d h a n o u s a d i t la contemplation des vertus du Bodha u d permet de surmonter des situations difficiles telles que par exemple quand on rencontre des visions effrayantes ou des sons effrayants. Quand nous nous sommes, quand nous nous sentons en insécurité, cela nous permet de développer donc un sentiment de sécurité. Tout dit un de coup là, metta bhavana, v o i l d a b o r d d o n c la deuxième méditation protectrice est donc metta bhavana la radiation de l'amour bienveillant qu'est-ce que l'amour bienveillant Qu'est-ce que Mettabhavana C'est tout simplement développer le souhait du bien-être de chaque être vivant. n o s avons vu que nous devons vivre a vie. o u s devons vivre la vie, nous devons vivre la vie. Nous devons vivre a vie. Nous devons vivre la vie. Nous devons vivre la vie. u s o n s v i v e la v i o oui. nous désirons ainsi le bien-être de tous les êtres c'est ainsi que nous dévelons que nous développons l'esprit de méta ou c' ou cet esprit, esprit d'amour bienveillant on peut aussi également l'appeler l'esprit d'un ami ou l'esprit de famille que l'on aurait pour chaque personne ou chaque être vivant nous souhaitons ainsi que cet être soit en bonne santé puisse être heureux et en paix ไอ้ตร hey, uh, ุเจ้ามามาสิชนะมาสิဆ uh, uh ုတာ့ไอ้เมตตาစ်ဖြ်နေချိန်ဖြတလော့သူုသု့အကျိုးီးပွားကုရတဲစ်တကုကုယ်စီမှာဖြစ်နေ်ဆိုရင်ကိုယ်ီည်းတောပဲကွာ်ရတာကူုဲိုခံယရတဲတ ত্ত্ব วလပဲမေတ္တာပွားရကိုယ့ပေါ်မှ Mais n o u s donc, a Donc ainsi nous souhaitons à tous les êtres qu'ils puissent être en bonne santé, qu'ils puissent être en paix, qu'ils puissent être heureux. Nous désirons, nous générons ainsi un désir de voir leur bien-être, leur bénéfice. Cet esprit de méta, cet esprit bienveillant, quand il est présent dans notre dans notre courant de conscience, eh bien, notre esprit devient pur. Notre esprit devient pur et d'une part, et d'autre part, les êtres auxquels nous envoyons notre méta, notre amour bienveillant, en retour, développent également, un esprit amical envers nous, c'est-à-dire qu'ils qu ne vont pas chercher à nous nuire, mais au contraire, à nous protéger éventuellement. Oui. Oui. Oui. Et je vous dis que je dis que je suis allé en train de s passer. Et je vous dis que je suis allé en a n de se passer. Je vous dis que je s i s allé en t a i n de se passer. Nous allons ainsi développer euh, le souhait du bien-être des autres. Et les autres, en retour, vont également souhaiter notre bien-être. Il y a également, il y a ainsi un sentiment... amical, un sentiment bienveillant réciproque entre les êtres et nous-mêmes. Développer ainsi m é t t a l'amour bienveillant, permet euh, des, permet d également d'avoir beaucoup de bénéfices. Le Bouddha enseignait que envoyer l'amour bienveillant à tous les êtres permet de générer plusieurs sortes de bénéfices. Je veux dire, je veux dire, je veux dire, je veux dire, Avez-vous déjà entendu combien de bénéfices peuvent être développés euh, en en comptant irradiant ainsi des sentiments de méta e s t v e que vous avez déjà entendu L'amour bienveillant, un esprit amical et bienveillant. Est-ce que vous savez q u e l b é n é f i c e cela apporte เจ้าอ si ู้ย <recess é> <s ips GAN> ังไม่เกลอรูเนาะมันซิฟลายปาร์ตองดิเสปเตปาลาเปนที่นองปาร์ลอลอเจ้าปิโอลายังนอกตะกระถะเมตัวอือเพราะฉะนั้นเสียยังอีกข Donc me n d il y a onze bénéfices que l'on peut acquérir en développant META, en irradiant des pensées d'amour bienveillante. Première, le premier des bénéfices, c'est de pouvoir dormir d'un bon sommeil, d'un sommeil profond. Le deuxième, c'est de se réveiller de façon alerte, de bien se réveiller, Le 3e, ça donne pas c'est de faire des rêves, d'avoir des rêves plaisants et non des rêves euh, terrifiants. c e r t e a i n s e n e f f e t quand il s'endorme, ne t n s'endorme n t pas paisiblement. Ils ne dorment pas non plus sereinement et ils font des rêves pleins de dangers, ils font des cauchemars, ils se réveillent souvent dans la nuit. Est-ce que cela vous arrive parfois Oui. Oui, o u Je u i s Je s u u s dit q u i y a n n yun c h a n j a n d a d a nô y u Je u i s dit q u i y a n n yun c h a n j a n d a d a i y a un t h a v un m'nô yun. Donc on peut ainsi se réveiller plein d'aplomb, plein de joie. Certains, au contraire, se ré... ne se réveillent pas plein de joie, euh, pas très paisiblement. Mm -hmm. Est-ce que cela également vous avez expérimenté Un réveil joyeux ou un réveil plutôt morose <rire> En effet, des fois... Euh, il nous arrive de dormir toute la nuit, et pourtant, quand on se lève le matin, on est encore très euh, très en sommeil, on a encore sommeil. Mmh. On du... n'est pas très réveillé. q u h du matin. d i m o t o u t e p i s l'énaït hayava, n é n néné. Bien pas, je viens. Oui, c'est parce que vous n'avez pas assez d'heures de sommeil. Mais par contre, ç a y a d o est s û r que vous êtes alerte. Oui. <rire> En effet on, il nous arrive des fois quand nous sommes chez nous bien que nous ayons dormi euh, toute la nuit quand on se réveille le matin on est encore e n k y l o s é on est encore euh, très endormi pas très alerte. et là, d o n c u n a u t r e euh, un autre bénéfice, c'est que les êtres humains et les êtres célestes apprécient affectionnent particulièrement une, la personne qui possède m é t a l'amour bienveillant. En général, une personne qui possède l'amour bienveillant, m é t a a une apparence particulièrement rayonnante, u ou n oui. visage particulièrement rayonnant. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Une personne qui détiendrait m é t a l'amour bienveillant, est aussi, selon le Bouddha, euh, hors de danger. Hors de danger venant de l'eau, venant du feu, venant des voleurs, etc. o u m u d a r a Je ne sais a s c o m m i a u e u Je v e dire, d d h a r a je ne sais a s o il a n i s o m m t il y a un peu. e ne sais a s c o m m n t il y a un e et une personne qui pratiquerait metta bhavana donc la méditation sur l'amour bienveillant et qui atteindrait éventuellement les stades d'absorption des jhana les j a n a pourrait à sa mort euh, reprendre naissance dans les plans des brahmas. Hm. Mm. Ta ga anyan song bya a l t i k ya ya de tamajia akang mi so ai a m a j i a o be vipattana sy sinny lo siyen. Hala, mabhu nibbana lo. Et donc ça, c'est c'est vraiment le, le plus petit bénéfice que cette personne pourrait développer si elle développe le djana. Si par contre elle continue à méditer et qu'elle passe à la pratique de vipassana, là bien sûr, elle peut développer le d a m m a et atteindre l'éveil. m hmm. o i écoute-moi. Et j a mis le h a m a e a le d a m m a et j a m e dhamma, et j'ai le d e c'est pour ça donc quel que soit le lieu quel que soit le moment il est très bénéfique de développer des d n e s p r i t en p r e n t de méta mmh. de développer méta l'amour bienveillant c h s o y o u w a a yin n le a i t a t e s p r i t ā e k ā m a thai e y v ō i n l a n d Et nous pouvons ainsi euh, pratiquer Mettabhavana, envoyer des sentiments d'amour bienveillant à tous les êtres, même dans la vie quotidienne. Par exemple, quand nous sommes en voiture, quand nous conduisons, quand nous rencontrons des personnes, des êtres tout au long de notre route, ou quand nous sommes dans le train, ou dans ou dans le car, euh, o u que nous soyons, quoi que nous faisions, Quoi que nous fassions, nous pouvons ainsi envoyer des souhaits de bien-être à toute personne, à tout être que nous rencontrons dans la journée. Et donc ainsi, euh, eh bien nous, nous avons pratiqué Mettabavana. Je suis mérite de la m e t a b a v a n a et je suis mérite de la Mettabavana. Je suis mérite de la Mettabavana, et je suis mérite de la Mettabavana. ကြဘဂူရီတရားမဲ့အချိန်ရ။ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်ထိတ်ထိတလန့်လကတယ်။ဘလ်းူးဆကတလှပ််ပုလကင်လရလ်တူးန်ပါနမချမှာဒမောငကြော််ရင်ရေးသလကင်မုကသာမဲကအောင်မလု့။ ensuite euh, un autre bénéfice est que'au moment de la mort et eh bien une personne qui, qui détient métal a m o u r bienveillant peut mourir d'une mort paisible et sereine alors que certains en général à l'approche de la mort ont peur sont angoissés cette personne la personne qui détient méta ce ne sera pas son cas en effet une personne dont le méta l'amour bienveillant et faible va être... Euh, va être comment dit over c o m e s u b m e r g e r m e r g e va être submergé par les mauvaises actions qu'elle aurait éventuellement pu commettre dans sa vie. Et donc la peur va surgir et euh, elle ne pourra pas mourir d'une mort sereine. En effet, ayant commis des actions négatives des actions m a l h a b i l e s durant sa vie, eh bien elle va savoir plus ou moins intuitivement que ce qu'il attend euh, eh bien n'est pas très réjouissant que la prochaine destination euh, sa prochaine vie, sa prochaine renaissance risque d'être une, une renaissance de souffrance de misère. c'est pourquoi elle a peur. Mmh. a l e o r s le vénérable demande est-ce que vous vous croyez en, en une prochaine existence m m v s o n g e l e z la. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'y croivent pas o u i oui. Ah, si vous n'y croyez pas, alors, comment vous allez faire? <rire> mm. Alors, Sayado est très curieux parce qu'il vous demande, si vous ne croyez pas à la vie future, pourquoi est-ce que vous méditez? Avec quel objectif? Mm. Comment a l o r s La libération. l u m mm. i a o h i e n Pia. l u m i a o t i e m a i s a l o r s s'il n'y a pas d'autre existence, de quoi voulez-vous vous libérer m mmh. a i s d a n s c e s c a s là cela signifie que, que implicitement vous vous croyez en une prochaine existence. ρού pane analyzing fleet analyzing студ Harriet Zuостsirningə hesitate Foreign�� Ran Could accur intermediate AUDI� eben nimonظur Studio ndPeacenova Al ndh d i y a v Hmm. So, ado dit qu'en effet il est, il est très curieux parce qu'il se dit en effet n'ayant pas de ne croyant pas en, en une, une existence future vous m é d i t e z quand même hmm. il dit c'est dommage parce que vous allez vous avez' mal de dos vous gagnez' qu'un mal de dos <rire> mmh. <rire> <rire> non uh, mais donc le vénérable dit oui qu'on y croit qu'on n y croit pas euh, et bien en effet il y a des vies qui euh, il y a des e x i s t e n c e s futures p a r q u e a c e que s a y a d o explique ensuite qu'une personne qui ne croirait pas en l'existence de vie future, quel serait son intérêt pour, dans cette vie-là, faire des actions positives, des méritoires q u e l bénéfices a u r a i e n t i l l Et e de la même façon, si une personne... n e n v i s a g e pas l'éventualité d'une vie future, eh bien, rien ne l'empêcherait de faire des actions déméritoires, des actions malhabiles, négatives, telles que par exemple, tuer, voler. Qu'est-ce qui l'en empêcherait? Et bien bien dormir, bien <rire> se réveiller. <dormir. rire> mm -hmm. <rire> quand on e s pour, quand t a v a i i l à v l à กุฎุล่มิซ o โลชินกังๆ a าบาเมกังๆเอ En เมเ e ียกุฎุมันบากุ e ุลอ s ซะโลชินเรากังๆเอเ e กังๆทาอะกุอะกุติบั4 h e ย์ทา le ี่ยนะงี้จริงอันในเฟสเซอร์ซาโกเวนนี่เซ่ปอโวเลว่4ออเออๆเอา ช่องเสียไม่รู้สื่ออธิบายออกไปแล้วไอ้ปกคืออ่ะอยู่เสร็จฉิจะแยกไปส่วนเองเกยว่าตื้อถึงแล้วรอบว่าตะคุดไม่อยู่ส่วนเนาะต่อดีราบ่เนาะเกยว่า시ณีบีส่วนอกุโตเนี่ยเล่มมีทาบีนี่อะเดี๋ยวอกุโตเนี่ยอโจาคังลายามาเล่มตึเล่มได้ตะกุโตจาแล้วกูก็ไม่เล่มมีอย่างปွားเหมือนขี้ตัวก็ quand même bien un donc en effet une personne donc qui qui ne, qui ne croirait pas l'existence de vie future e h bien pourrait donner libre cours à toutes ses envies de faire des actions malhabiles négative ou des a c t i o n s ou des actions positives en fait comme elle ne croit pas en l'existence future mais si en effet selon sa croyance il n'y a pas d'existence future e h bien tant mieux Mais par contre e euh, n en fait, il y a des existences futures, ce qui fait que eh bien ce que ce que cette personne, ce que nous faisons dans cette vie-là, eh bien a des résultats karmiques dans l'autre vie. Alors, agudo siyin, si t h l o agudo siyin, agudo ye loutha yin, loutha t h l o bolina. Igan i e h i m a ai ayum ne ga pian bi do thin a ga te ne. t h a กุตุโล่ถ่ายกุตุเลิกได้อายุนี่อกุตุโล่ถ่ายอกุตุโล่ถ่ายได้อายุนี่อติกันนี่มาเท็นน่ะเท็นน่ะเฉยส่วนก็นาลีเลิกไปส่วนชื่อตัวมั้ยขี้อ่ะชื่อติกันนี่ชื่อตัวมั้ยขี้เหรอก็ปุตีละเออกุตุกันเนี่ยส่วนก้าวเนี่ยพวกก็ตัวแล้วญณาจี้ๆเลยมั้ย d o n c d a donc dans notre vie nous nous faisons des actions certaines de nos actions sont positive, bénéfique, habile, méritoire, d'autres sont malhabiles, négative, euh, déméritoire. s Et ce qu'il se passe, c'est qu'à l'approche de la mort, eh bien, les ces, ces actions-là reviennent à notre esprit. À l'approche de la mort, eh bien, l'esprit comme prend comme objet des objets qui qui sont en relation avec les actions positives n é g a t i f s qui ont été faites. Donc, à ce moment-là, à l'approche de la mort, si ce sont des objets qui sont reliés à des actions positives, e h bien on sait hein, implicitement que la prochaine destination qui nous attend après la mort, c'est une destination heureuse. Par contre, si c'est une image Euh, un objet qui est associé à des actions d é é m r i t o i r e s que nous avons faites, à des actions négatives. et eh bien nous savons aussi implicitement que la prochaine destination vers laquelle nous allons, eh bien c'est une destination de misère, une destination de souffrance. Et à ce moment là, dans le, dans le premier cas, et eh bien notre visage est serein, joyeux, nous sommes confiants. Dans le deuxième cas, et eh bien en effet c'est la peur qui surgit. On sent très bien ce qui va nous arriver. ရကုဒ္ဒကံနေလောက်တာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုတေနခ်ရှသာမခိရ်မြငနေတာဝမခသကောင်နေ်ဆင်ပါကြော်ရ်လိလပြကမကုဒ္ဒလေ်ခဲ့ခမာ်ခုတတ်တရောရားတမမြင်မယ် moi avait m é s o phaya so phaya ayung 2 mai m é s o phaya c i ma ku lo pan ni nan a ri lu da ra ri 2 mai bo a ngong long bo da myo ri le ve nyin la ma ve da kaung ne ayung n par exemple si durant notre vie nous avons euh, nous avons fait beaucoup d'actions positives bénéfiques méritoires donc à l'approche de la mort nous allons revoir nous allons dans notre esprit va apparaître vont apparaître des objets associés à ces actions-là. et nous n'auront pas peur. Par exemple, nous allons nous rappeler que nous avons pratiqué le Dhamma. Peut-être que nous allons voir dans notre esprit l'image du Bouddha. Nous allons peut-être voir des images de méditants ou cette pièce-là. Peut-être que nous allons nous rappeler les fleurs que nous avons offertes ou les bougies que nous avons offertes, l'encens, etc. Donc tout cela, ce sont des images, des objets qui vont revenir, euh, ressurgir dans notre esprit au moment de la mort. <rire> donc par exemple euh, parmi les donc, ces, ces objets euh, associés à des actions positives c'est ce qu'on appelle ce sont des signes euh, des signes et par exemple nous allons pouvoir voir euh, les signes euh, de notre prochaine, renaissance de prochaine destination s tel l e s que par exemple les plans célestes r e s ဟုတ်လားကိုလေးစိတ်ချမ်းသာမှာမဟုတ်ဟုတ်လားရှေ့သွားမယ်ခကြီးရလည်းပဲအဲဒီတော့အမြင့်အလ်အကောင်သာမခကရကောင်မမခကရမ်အယုံမြင်မ်တတ်ဖြ်တဲအယေမမတ်မျိးမမုတောတတောင်တွေမြင်မယ်ကြော်စီရလစရအမြမ်အချ်မပု်က Bon, elle par exemple au contraire une personne euh, une personne qui verrait à l'approche de la mort des objets associés à des actions négatives des métoires r euh, i va avoir peur par exemple elle peut si elle a beaucoup péché dans sa vie elle peut par exemple voir... Euh, avoir des visions de poissons, des visions de poissons qu'elle a tués, ou des crochets euh, qu'elle a u t i l i s é pour pêcher les poissons, ou les poissons qu'elle a c o u p é en petits morceaux. Euh, et donc ce sont des objets, des images assez terrifiantes qui vont lui qui vont ressurgir à, à, à son esprit. Et cette personne-là donc ne va pas du tout se sentir réassurée à cet instant-là, et de même, euh, elle n'est pas rassurée par la destination vers laquelle elle euh, elle va. Il y a donc des objets, euh, des images douloureuses qui lui reviennent à l'esprit. Euh, ce n'est pas des plans célestes qu'elle va voir, mais plutôt des forêts sombres ou des endroits terrifiants. Donc tout cela va faire surgir la peur en elle. Euh, moi je voudrais dire que si on croit en l'amour, Uh, if we trust love we love it's for everybody it's not that I I, I make uh, in my daily life I do uh, good actions because in the future in my future life I, I will be more happy I do because I I feel and because I I like to to love people I feel that yeah that it's important mm -hmm. သူပြောပါတယ်ပြထိုနောင်ဘဝပြမှာယုံမယ်ပဲပြဟိုအကုတုမှာလောတာပါ r ြောင့်လေဆိုတာပြသူဟိုမေတ္တာဒတ်အရေးချဒါတော့ပြသူဒီလိုမျိုးအယူဆရှိလို့ပြသူမျာ Que vous, y, que vous croyez aux vies futures ou que vous n'y croyez pas, le, le, le plus important, c'est de développer, des, de faire des actions positives, de faire des actions méritoires. Et le Vénérable explique aussi que ce qui est important, ce n'est pas seulement d'éviter des actions malhabiles, des actions négatives, mais de, de faire des actions aussi p o s i t i v e s bénéfiques méritoires. e s do n g o n et donc Euh, si on peut réfléchir en ces termes, en se disant, eh bien je vais essayer de ne faire que les meilleures actions possibles. Eh C'est très bien. Mm. De faire les actions les plus bénéfiques possibles, les plus positives possibles. Je vais essayer de faire les a c t i o n les plus bénéfiques possibles. Et c'est pour ça que donc s a y a d o souligne bien qu'il y a donc deux aspects. Le premier c'est de vraiment éviter ce qui est négatif mais juste d'éviter ce qui est négatif n'est pas suffisant parce que ça n o u s empêche pas ça nous empêche de faire ce qui est négatif mais pas forcément de faire ce qui est positif. Donc il faut, hmm. seulement, il faut non seulement éviter tout ce qui est négatif malhabile d é m t e r i t o i r e mais en même temps développer le plus possible tout ce qui est bénéfiquetoire. Euh, m é r i အဲ့ကြောင့်မကောင်းတာတွေမလုပ်ဖြစ်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားစပြီးအိတ်နေမယ်ဆိုရင r example, et eh bien si on passe toute sa journée toute sa vie qu'à manger et dormir, en effet, on évite tout ce qui est négatif. On ne fait rien de mal. Par contre, on ne fait pas on, on ne fait pas de grandes œuvres non plus. On ne fait pas grand-chose de bien. Mm. Est-ce que vous voulez écouter une histoire? <rire> <rire> Est-ce que vous voulez une histoire? မမပြောမလဲမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်မဟုတ်ဘူးပေါ့လေယဟန်တော်တပါးပေါ့ဒီတာဖြစ်တဲပုဂကတာဖြ်တဲပုကဟိုအကုိုးပေးပုကိုပြောပါနောြစတဲပုကယဟနဟန်တပါးပဲလော်ယဟနတော်ဖြစ်နေ် ไดเมอภิอภิဖြစ်တဲ့ปုก္ควะကသူอ่ะมෞซุဖြစ်เนี่ยมෞซุဆိုก็ดีล่ะดีบาเลยเปียอืมบาเลยมෞซุဆိုอ๋อดูบาเลยโหก้วยกางกางก็ดูตัဖ်တဲ့ปုก္ควะြစ်นี่ละภคြ်တဲ Donc à l'époque du Bouddha il y avait ainsi Euh, un père et un fils. Le fils, lui, était devenu moine, déjà, et euh, son père, par contre, ne l'était pas encore. Son père, dans sa vie, euh, avait été chasseur. Et quand son fils, donc, le jeune moine, euh, repensait à son père, il s'inquiétait, parce qu'il se disait que son père, durant sa vie, avait tué beaucoup d'animaux, il avait ainsi commis beaucoup d'actions déméritoires, beaucoup d'actions négatives. Et donc il s'inquiétait quant à la future destination euh, le prochain voyage de son père. C'est pour c'est pour cela qu'il a aidé son père de sorte que son père prenne la robe euh, prenne la robe devienne moine que son père devienne moine. Hmm. Alido alone na jaro uzinya daire jiro degani chin tiama n so chin y a o l နောက်ဆုံးချင်းရောက်လာတော့သူ့သွားမယ်ဒီကနေ့ပို့ကူမှာတည်တော့မယ်ဆိုရင်အဲဒီခုနပြောခနမိတမျုးပနမိတ်မျုလမခင်းတင်မခင်မမ်မတလခတဲကုက္ကတကနခြင်အကလောက်တုခဲစ္ပြန်ခြင်း်ပရှိသွားမယ်ဂနမ်သူသိ် ကံကမမြနိမေလတ <c oughs> ်လားအောသူတနခိမကြာတချန်လခလနဲလိဆ်လေးတကော်လိက်ရတဲ့တရရဲ la, la, ့ဖျာနဲ့ဖြစ်နေတော့သူသွမခအဲ့လပြ်လပအသမအေးသူနနေတဲ့တမှပခြီလိ်ဆနေလလုစတ်ထဲမာထ်နလးစကနလနေ်ပါ d o n c a i n l e s i le père et le, le père euh, a pris la robe et e s t devenu moine. Comme il était âgé, donc il s'approchait de la mort. Et donc, à l'approche de la mort, il était très malade. Et à ce moment-là, il a eu des visions concernant, euh, des visions relatives à sa mort. Le Vénérable explique e n effet, il y a trois sortes de signes qu'un mourant est amené à rencontrer, qu'il peut rencontrer. Le premier des signes, ce sont des signes qui sont associés aux à des actions commises, durant sa vie. Par exemple, si ce sont des actions négatives, eh bien, il revoit les actions qu'il a commises, qu'il a faites. Ensuite, le deuxième type de signes, ce sont des signes relatifs aux objets, euh, aux endroits des objets, euh, donc relatifs aux actions qui ont été commises. Ensuite, le troisième signe, la troisième sorte de signe, ce sont des signes euh, présageant la destination future euh, du mourant. Donc tout le monde est amené donc à, à rencontrer une, un de ces signes- là et leeux le, le, le, le moine âgé, euh, donc à l'approche de la mort commençait à voir par exemple euh, avoir des visions de forêt, des visions de chiens, des visions d'animaux euh, qu'il avait, euh, qu avait tué durant sa vie en tant que chasseur. Il entendait, il voyait par exemple des chiens a b o y e r et euh, qui venaient vers lui. Donc à ce moment-là, il a eu peur, il prit peur et, il, appe et il, il appela son fils pour lui dire que des chiens venaient euh, à lui aboyer dessus et que des chiens venaient sur lui. c'est À ce moment-là, dont son fils, le jeune moine, a su que son père allait euh, se diriger vers une destination de misère. Et donc, il a a l အင်းအဲ uh ့မဲ့သူရဲ့ရဟန်းတော်ရသိတယ်အဲ့ဒါနဲ့အဖေကြီးတော့ဘွားကြီးမကောင်းတော့ဘူးဆိုပြီးတော့အသူ်းကြီိုအဖးရော်ကိင်ပေါမှတင််ပြော့ောင်ထိ်မှိနေစရိကထခေ်သားပေါေါသာပြီအကိုရင်လေးเจသားလေက်းပောထမာဆုာ့ောမာရှိနေတဲ့အပွ်လးတွေဟောလာပန်ခ်သေးအပလုံးခုပေါခိုပြီးာ ဘုရားကိုတကယ်ပန်းဦးကြီးနဲ့ပူဇော်တော့ပန်းဦးကြီးနဲ့ပူဇော်ပြီးတပြင်ဆာြီသူ်းကအပြော်ဟ်းကီမြတ်စာဘုာကိုပ်ပြင်ဆာတ်ဒီပန်းနကပူဇာလ်းကြီးအရပြုာယပုမ်ဆရင်က်မျက်နာလ်းြာင်သမျကကပြည်ပြော့တယ် ရဲ့ဘာရဟိုမှာကြည့်ပါအောင်ခေါ်ပါအောင်ဘယ်သူတော့ဥစဉ်းအဲဒီလိုပဲဟိုမှာကျွှမရတမိတွေလာနေြပြီဟသစအဲတင်ပြအပောောရနော့ဟာတော့ဩကပအာမေကောင်းနေတွေ့နေတာနအမသူဆုံးသောင်ပေါ်ြစ် Près du monastère, il y avait une montagne au-dessus de laquelle il y avait une stupa, une relique du Bouddha. Et, et c'est pour ça que le jeune moine, donc euh, accompagné de certains novices, d e jeune s moine s avec certains novices, d o n est allé en haut de la montagne. Ils ont cueilli des fleurs également, qu'ils sont allés donc offrir au Bouddha, euh, à cette stupa-là. Ensuite, ils sont redescendus de la montagne. Et le jeune moine est allé voir son père et lui a dit: pèreère euh, réjouissez-vous, nous avons offert des fleurs au b o u d d h a u n votre nom. à c e m o m e n t là donc le, vieux, le, le moine âgé donc s'est réjoui il a appliqué son esprit donc à, à la bonne action qui avait été faite, Et à ce moment là il a appelé son fils encore il lui a dit fils fils fils je vois des jeunes femmes je vois tu es maté' va bien je vois des jeunes femmes qui viennent <rire> qui viennent m'accueillir et, et là à ce moment là donc son fils s'est senti rassuré il savait que son père donc euh, le signe était positif était bon Et donc il savait que son père donc allait vers une destination euh, heureuse. Et à ce moment-là donc son père est mort et euh, il est allé donc vers une bonne destination. Dila, tu es m o a i l o d i d e a a i o r e Oui vers des jeunes vierges. tu mm. es m a r t le b i o a l a d e o m t a m i p i tweeta pya eh le mawk chue ma chue ma le la ni de tamii le la ni de lo hm a lu byaw a ma ne eh tweet a ni nga p fait ça euh, y a de précis que par les femmes qu'il voit Ce sont ses filles, et euh, ce sont ses, euh, ses, ses filles, et ses filles aussi euh, de parenté. Mm. Oh, u autre f e n'est-ce pas Donc, Sayado demande, qui voudrait ainsi mm. voir ses filles ou ses filles euh, de parenté mm. Est-ce que vous connaissez la signification de voir ainsi euh, en vision Par exemple, euh, ces filles qui viennent nos nos no filles qui viennent vers nous. Quelle est la signification d a v o i r en vision comme ça euh, des jeunes femmes e s qui, qui sont nos filles ou qui sont nos euh, nos filles de sang, nos filles de parenté, nos belles-filles. Do <laughs> วันน้อตรอจูเรวูดิราอะราอัล r ลตัวพะยาโหป้าณีเนปูโซเหรอสิกะเปี้ยงทวาดล่ะบ่พะยาอายุเนซื้อเปียวทวาดတော့ไอ้မှာตูตว่อเมกิยะซอซอลงว่าซินเยี่ยซิอ่ะจอกซิอ่ะอายุณีเนี่ยอควยเนกิยะลาซวยเด้อซื้อတော့ตว่อเมบัวะไม่ก้าวมุดิกติยะไม่ก้าว အာယုံကအသက်သွားမှာအသက်နက်ပြီသွားမှန်နမ်လိလစလာလခ်ကက d en effet avant qu'il a pu ainsi ce se, euh, se concentrer sur L'offrande de fleurs qui avait été faite, son esprit était envahi par des objets terrifiants et des, des objets, des, des visions terrifiantes qui euh, qui t r a d u i s a i t la destination vers laquelle il allait aller. C'était peut-être des destinations telles que l'enfer ou, euh, ou des, des, des plans de misère. Par contre, une fois que l'offrande a été faite et donc qu'il s'est concentré sur cet objet-là, sur cette offrande-là, son esprit a changé. Et euh, et donc il a commencé à avoir des signes positifs tels que justement ces jeunes femmes, s e s filles, s e s filles de sang, s e s filles, ces belles filles qui l a p p e l a i t Et Zayadou y explique que ces filles-là ce sont des filles, ce sont des, des jeunes femmes des plans célestes qui venaient l'appeler, venaient, venaient, venaient, qui venaient l'accueillir en fait. Est-ce que vous comprenez La e euh, Bible. ပြောပါတယ်ပါတယ်ပါပြောပါတယ်ရနစတင်ဒေါ်တာအင the m t d e o m a n d e si vous comprenez quand ce sont des des, des filles qui viennent l'accueillir des filles de de sorte des des ces belles filles ces futures belles filles အ hmm? ဲရယ <st ut> ်အ <ters> ဲရယ်စစ်တေ นี่ไปหล่าละไอ้ดอด้าอินโนริไปสอณัตทมี้ริล่ะอํามาเปียอืมอะไรริบ่ล่ะไอ้เฉิ่มมาเวะตู่ว่าไอ้ก้าวเนี่ยဖြစ်นิยูตู่พระเก Donc ainsi, le moine âgé euh, est mort en contemplant les, les vertus du Bouddha. Il s'est réjoui de l'offrande qui a été offerte au Bouddha et, euh, et dont son visage est devenu serein. Euh, les signes, en effet... qu'il voyait donc ces jeunes femmes des plans célestes, ces futures filles ou ces f u t u r s filles, ces futures belles filles, euh, annonçait, présageait donc qu'il allait reprendre naissance dans les plans célestes, dans les plans des d é v a s et, euh, et à cela, donc le, le jeune moine, son fils, e t bien, é t é rassuré. C'est un peu m a C'est un peu c o m m ça, c'est un peu comme <coughs> ça. ဟုတ်လားဒေဂန်ကြီးကိုဗာလဲခရစ်တော်ရဲ့ပုံလေးတွေဟုတ်လားဖတ်ပြီးတော့ဟုတ်လားလူချင်နမှာလေထပေထာ်ခ်ယာ်လထ်ပထးလရစောကိုလကထပေထာပေးမယို့သူကြ်ကြောြောလှမထလ််အဲော့ တရားဟိုအိခရစ်တောဟိုជីညိုလွန်းလို့လေးစားလွန်းလို့အဲ့လိုဖတ်တွေ့ထားတာမျိုးဟုတ်ပုံမပေါ်ဘူးတဲ့။ဘယ်လိုတေရမှာကိုကြောက်လွန်းလို့ဟိုတွားမေခိယကိုကြောက်လွန်းလို့ကြောက်လွန်းလို့ဒါကိုအတင်းဆွဲဖတ်ထားတဲ့သဘောပဲเนาะအဲ့လိုဆရာဝန်ကြီးပြောယူတလုမြေခ်လထမထားမယ်။လထထား်မယ်။ ကျင်နေအောင်ဆုတ်ထားတာပေါ့ဖက်ထားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ជីညိုလွန်းလို့မဟုတ်ဘူးတော့ဘာပဲသူသွ Donc le vénérable q u o n lui a raconté comme ça aussi que dans les hôpitaux les docteurs expliquent que certains m o r a n t s Uh, certains mourants aussi bien qu'il ne comment dire certains mourants s e r e n t la croix certains qui certains mourants qui sont catholiques prennent la croix et, uh, et la s e r e n t près de leur cœur également et, uh, et à ce moment-là ils le font parce que ils ont très peur de la mort en fait donc ils uh, ils e rattachent à cela. Que l l bon bien j'ai là. Est-ce que, que cette histoire vous a plu Hmm. Hmm. Maintenant ça. Maintenant on n'a pas envie de là. Est-ce que vous en voulez une autre v e i n t e n s ouais. นักศาสด i เนี่ยแต่ก็เว้ยน้อละไอ้มีอํานาจตะกาอีกที่เอาชื่ yahan no 900 y a h n no 900 nithin aim ma to sunjui da bo to mo sun lao ma bo donc il continue avec une autre histoire et à l'époque du bouddha au temps du bouddha il y avait il y avait un si un homme qui tous les jours offrait euh, la nourriture à 500 moines aja nithin အဲ့လိုကုတူကောင်းမှုတွေလို့ဟောလာသူ့မှာသမီးရယ်ရှိတယ်ဟောလာသမီးရယ်ရှိသမီးရယ်ရှိတယ်သမီးလညလကလာတလသမီလရှသလကလှည့်ချကိုပြုိုစီမအဲနလပလလတေ် c e t homme avait également trois ou quatre filles et et ainsi Il, il se relayait chacun à son tour pour cuisiner et offrir de la nourriture aux moines. C'est une habitude. Euh, C'est une habitude peut-être qui n'est pas ancrée ici en Occident, mais par contre en Asie, cela est très habituel donc tous les matins pour les personnes qui ont Sada, c'est-à-dire la foi et la confiance dans le Bouddha s a s a n a Et également qui ont les moyens d'offrir selon leur possibilité donc la nourriture, euh, de faire des offrandes d'Anna euh, aux moines. Oui, choses, choses, choses, choses, choses, choses, choses, donc ainsi, tous les jours, ils offrent de la nourriture à 500 moines. 500 moines à nourrir, ce n'est pas facile. ဒီရပသူချက hmm. mm ်န hmm. <Right. S 2> ိုင်မှာလား EC ကပြေဒူရ 500% လောက်ကမ္စာ။အင်း။ဒီမိဘူဆောင်ဟောလားလူအစိတ်စာ30စာမခ်ရလာတာမပောမတာ။ဟလာု့စတောမနခပြု််ကမခမ် ceux qui sont ceux qui sont responsables de la de la cuisine doivent cuisiner pour à peu près une vingtaine de personnes, ce n'est pas une tâche aisée. Alors imaginez-vous bien que nourrir 500 personnes tous les jours, c'est loin d'être facile non plus. Et e maman bi m soengan jwa la be le, de bibei soengan jwa. Alors soengan jwa vi de soyin. Einain einain a d o n c en birmani dès la l e v e dès le lever du soleil et eh bien les, les les gens se pressent à la porte Et ils ont déjà tout le repas prêt, o u le riz est cuit déjà. Et ainsi, ils peuvent offrir la nourriture aux moines qui font leur quête d'aumône. Et chaque personne offre ainsi, par exemple, une, cuillère de riz, une cuillerée de riz à chaque moine. Alors, i n i e n d long, il n'y rien e l o l r i e de long, il n'y a rien de l o n il n'y a rien de l o n i n a e long, n a r i e de n i n e long, il r i e e l o d e donc ainsi euh, donc ainsi tous les jours ils offraient de la nourriture et donc tous les jours ils doivent réfléchir s'organiser que cuisiner comment cuisiner Donc leur esprit est très préoccupé par leur offrande et donc cela est vraiment une source de réjouissance pour eux. Hmm. Qu'est-ce qu'est le mieux Manger tout seul ou ou partager son repas avec les autres Qu'est-ce qu'est i le mieux Qu'est-ce qui q u est ce qui est, qu est -ce qui est mieux Entre tout simplement manger tout seul, faire ses courses tout seul, cuisine tout seul et manger tout seul, ou, euh, ou partager son repas, voir que quelqu'un euh, a faim également et partager son repas avec cette personne -ce Ça dépend e s j o u r <rire> Yé ne m o t i varipya. h e Yé ne m o t i varipya. Yé ne m o t i varipya. T'chô yé so lo shi n h u i la kaune, t'chô yé so lo shi go go sara kaune. Hein? Né ren l u a y mbo mgaung lal. Né ren kwa gole za dunga le né ren l u zembo mgaung lal. Et si vous pouviez, par exemple, manger tous les jours, et également partager votre nourriture tous les jours, ça serait pas mieux? Hum... Mm -hmm. เออไปก่อนนะเอาล่ะอื่อบอกว่าเงินเกษโจกไปซุอือว่าดิมาหาละไอ้นซ้นหลูเรณีซ้นหลูเรเสหละซาลซาลหลูซายะเดปกูกาปูก้าวน่ะล่ะหลูละเดปกูกาปูก้าวน่ะล่ะเนาะอลูคันยาสิเดปกูกาปูก้าวน่ะล่ะโตมูหลูละเดปกูกาปูพี่แล้วยาตาสิล่ะปูก้าวน่ะล่ะ Donc, par exemple ici euh, tous les matins et tous les dé euh, tous les matins et tous les après m i d i il y a des dan il ya des offrandes de nourriture qui est faite s et euh, qu'est ce qui est mieux alors euh, offrir ou recevoir offrir la nourriture ou être celui ou celle qui reçoit la nourriturebourg qu'est ce qu'est ce qui est qu'est ce qui est le mieux Mm. <rire> Être mm. la personne qui offre ou la personne qui reçoit Le deux. De mieux allons, Pierre. De mieux allons. Et voilà. voilà. Si, si ça y a d'eau, donc vous offre la nourriture tous les <coughs> jours, est-ce que vous allez rester ici un mois <rire> D'accord. Mm. D'accord, va, p i e n Tout. Ce n'est pas, mais Pierre, tout le monde. Hum. C'est ça. C'est ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est ce qui se a s s e C'est ce qui se a s s e e s t ce qui se passe. Donc en partageant assez la nourriture avec les autres, eh bien on se réjouit, on est très c o n t e n t nous-mêmes, et la personne qui reçoit également euh, la nourriture, le repas est très heureuse également. Donc les deux personnes sont heureuses. c e s e y a n o m a s o y n le Yangon y i t a s u On a dit que les yogis o n n a i s s e n t les gens ici. i s o n a i s s e n t les gens, ils ont des gens, ils ont des gens qui ont des e n s qui ont e s e n s qui ont des g e s a y a d o explique qu'en b i r m a n i e à Rangoon, dans le centre p a n d i t a r a m a l'été il y a des fois 700 yogis. Et à cette époque-là il y a 700 yogis, mais tous les jours, tous les jours, tous les jours, e t bien il y a des d a n a s Il y a des offrandes de repas. Hmm. En effet, c'est très étonnant, mais il n'y a pratiquement plus de place. c e s Tout t est réservé pour pour les d a n a s à cette époque-là. Et ç a y a d a dit qu'en effet, c'est très étonnant. Mais donc, ceux qui offrent les repas, la nourriture, sont, sont très contents. Ils sont aux anges. Et en même temps, les yogis qui pratiquent aussi sont très contents. อืม y หก็มาเหรอยันดอดิဆိုတော့ยันดอดิရတာယันดอကြီးရတာဆုံးကိုယ်ကဝန Donc pour revenir à notre histoire donc ce Cet homme-là donc offre la nourriture tous les jours tous les jours à 500 à 500 moines. อัยโยตัวอัตตยเวจี้ย่ะ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ Donc cet homme-là euh, <coughs> est devenu donc de o n c d plus en plus âgé. Il est devenu malade et donc il s'approchait de la mort. À ce moment-là, il eut le désir d'écouter le Dhamma et il demanda donc à quelqu'un d'aller vers le Bouddha de sorte que le Bouddha, euh, d'aller vers le Bouddha et de demander à moine de venir chez lui. » Donc un moine, envoyé par le Bouddha, vint chez lui, et lui donna un s e r m o n sur le dharma. L' Delta grasp, hmm. p r é c e ğ i m i d a i r nous avons eu réel de vos âmes. Alors celle à l'éle � glucose, et lorsque de n v o ί α desнесes <coughs> d a m p i e s je ne e u x pas rester plus vite အိမ်မှာသူကတော်ပါတော့တော်ပါတော့လို့ဟုတ်လားတဇက်ကပြောတော့တရားဟောနေတဲ့ညံတော်ကလည်းပဲတရားကလည်းပတရားုဟတာ်အဲတတရာုန်ေ်ပော့ောအပြောတော့ကကတောခိုင်အခပြီးာပြီောကြေားပြန်ကျော်သွ Donc, il écoutait le d h a m m a il écoutait le sermon prêché par le moine et à ce moment là aussi euh, des, des signes euh, positifs des bons signes de sa prochaine destination lui apparurent à ce moment là il comment il, il, il se met à dire ah c'est assez c'est assez c'est assez et le moine qui était en train de prêcher le sermon le sati pat sur le sati patana justement pensait que cet homme s'adressait à lui et qu'il en a v a i t assez d'écouter ledhamma C'est pour, pour cela qu'il s'arrêta de prêcher le Dhamma et qu'il rentr a a u m o n a s t è r e วันเนี่ยงูจาบ่ดิเออเนี่ยอภิยก็เปลี่ยนพี่แล้วตริยนะตริยล่ะแล้วปลุกงูจาได้ดูดีโล้วไปแล้วพี่อภิเพชก็เปลี่ยนပြောล่ะอะหะจองสีไม่ก้องผิดพี่แล้วตาตะมีรู้ล Et donc ces filles, les filles de ce, de cet homme-là, euh, devinrent très inquiètes aussi. Parce qu'avant, leur père ne se lassait jamais d'écouter le Dhamma. Il n'en avait jamais assez. Et maintenant, pourquoi tout d'un coup n en avait-il assez d'écouter le d a m m a après juste un tout petit temps d'écoute C'est pour ça que ces filles inquiètes, e mirent étaient tristes e se mirent à pleurer. Le père donc a demandé aux filles la raison de leurs pleurs, celles-ci l u i expliquèrent et à ce moment-là donc le père prit conscience de ce de ce qui se passait chez ses filles. a l s du fanyanya y n d i r a la e a dit le eh ya y a h n u elle le tada moku. Apita zo buzu tada ro. Ouma hola. Athe nabiya ni biro la kho ni de. นายยทาห์นี่สิเปล่านายยทาห donc le père donc e h euh, comprenant que ses filles étaient inquiètes leur expliqua la raison u h ชูมารีနောက်တ <rire> et donc le père donc qui, qui, qui compren qui a comprenant la raison pour laquelle ses filles pleurait leur mu leur, leur expliqua euh, pourquoi ce qu'il avait dit assez assez assez en fait il ne disait pas assez assez euh, aux moines mais il disait assez assez aux, euh, aux jeunes filles qui arrivent qu'il voyait arriver des plans célestes il avait e il avait en effet en vision des chariots venant des plans célestes avec des jeunes filles dedans qu'il appelait et ils disent il leur disait justement c'est assez c'est assez je suis en train d'écouter le dammar. <rire> mm -hmm. e t d o n c say a dodi voilà l e s jeunes filles qui, qui reviennent encore. Say ja ve ho ya la so eh myo mu la myo u so ngat be be le tete ou pangong e khu be bon pangong de khu be a bi ya atama 6 tachat x de le so le et tu toi le na bi et et o n c c e i d o i n l le e n c e c e i l i e l le n n e l c e ro i c ro e n u t r e pas et euh, comme preuve comme preuve de, de, de, de la véracité de ce qu'il disait eh bien il s'est dit si vous ne me croyez pas eh bien qu'une guirlande de fleurs euh, tombe du plan céleste où je dois aller et à ce moment-là donc il a tendu la main et euh, une guirlande de fleurs lui est tombée sur la main il a ensuite euh, il a ensuite euh, focalisé son attention sur le plan céleste sur lequel il voulait aller il y a six plans célestes et donc il a Euh, il a porté son attention sur le plan céleste dans lequel il voulait aller et euh, il a jeté dans cette guirlande de fleurs euh, sur ce plan céleste là i l'explication ya l est un peu plus compliquée, c'est que de ce plan céleste là, il y a un chariot qui est descendu et donc il a envoyé euh, euh, comme ça, cette guirlande de fleurs qui est venue s'accrocher sur ce sur ce chariot là Mmh. e t c e s t pour ça que le Bouddha donc a donné un enseignement, il approche, il a prêché une strophe euh, qui est la suivante. La personne qui accomplit des actes méritoires, bénéfiques, p o s i t i v e t cette, cette vie-là est heureuse cette vie-là durant cette vie même et il est elle est également heureuse dans l'autre vie, dans la vie future. a l o r s est-ce que vous y croyez Diya san jin bae bo. Akudo leudae liu ba, diwa ma mm le be ba i c h -hmm. e le. Sin ye ma be, nao ba ri ma le sin ye ma be bo. Et il en e s t de même pour les actions de m e r i t o i r e s Une personne qui fait des qui commet beaucoup d'actions malhabiles, négatives dans cette vie, eh bien, doit en subir des conséquences non seulement dans cette vie-ci, mais aussi dans les vies futures. Divo ama ta ye phya ye kho y u ye ye ta ye sa ye a u d o d e lo. Divo ma e sin ye ma ve lo. Blaw i n ye ma se na ja de di pogo a su a atet che ku na pe ma mo l Et na bwa i ma le sin ye ma e Donc une personne par exemple qui commettrait beaucoup d'actions négatives, telles que tuer, tuer des êtres, tuer, voler, etc., et bien devra en subir l e s conséquences dans cette vie-là, peut-être même qu'elle devra en payer de sa vie. c e s là, c'est parce que c'est un peu comme ça. Puis c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Donc ce, ce père, cet homme-là, euh, a avant tout conseillé à ses filles, encouragé à ses filles, comme il l'avait fait lui-même, de continuer à faire autant d'actions positives, bénéfiques, méritoires que possible. Et, euh, et sur ce, et eh b il e n i est parti sur l'autre c euh, ô t l'autre vie, vers l'autre vie. <rires> et d a n Mettabavana, il y a deux dix, c'est comme ça qu'on e e s t arrivé en parlant de m e t a b a v a n a et l'on est arrivé à raconter ces histoires. Et l y a un peu d'autres histoires. Voilà. Quand <subsidian> on <Polidian> e s le go, on est e go. Non q u a <sussurra> d on est le go, on est le go. On est le go. q u a on est l o Oui, q u a on e s le g C'est pour ça que les Sayados expliquent que les anciens maîtres avaient l'habitude de sermonner ainsi les, les personnes. Euh, que cela nous plaise ou non, ou que ce que, que soit une habitude ou pas, eh bien, il est très important de faire des actions positives. Mmh. Qu'au départ, on ait le désir de le faire. o qu'on n'ait pas ce désir-là, qu'on n e s t pas le désir de le faire, il est très important de faire des actions positives. là mmh. Est-ce que vous êtes d'accord <rire> euh, Moi, je voudrais savoir, m a i si s on fait des actions, euh, forcément, si on force pour faire des, des actions positives, mais en laissant pas on Qu'est-ce que i q c e passe? l mm -hmm. s i v o u s f a i t e s des actions positives, il y aura toujours des fruits positifs. Mm -hmm. à ce moment là en effet euh, le désir de faire des actions positives n'est pas encore naturel automatique mm -hmm. il faut qu'il y ait euh, mm -hmm. quelqu'un pour vous pousser ou il faut qu'il y ait une contrainte vous n'êtes pas encore arrivé euh, à ce stade là euh, o ù justement cela deviendrait naturel mm -hmm. C'est comme par exemple, qui, vous, qui se lèverait naturellement à 4 h tous les jours e t v r i l y a des gens qui se lèvent, mais il a des g i se t à 4 h u r e s tous les j u s Il y a des e n s qui se lèvent à 4 heures tous les jours. Donc par exemple, euh, que l'on ait follement envie de se lever à 4 heures ou non, eh bien on le fait quand même parce qu'on sait que cela est bénéfique. Oui, c'est vrai. o a d s gens qui se lèvent à 4 heures tous les jours. soi badi phisey ma badi phisey kaung ne aloe soe do pe yin na da da phet ma a cho chi ya ba bae eh s a y x p l i q u e que de la même façon pour la pratique de la générosité dana des fois euh, on n'a pas toujours un désir spontané euh, mais que on, mais que finalement au départ on est vraiment vie connaît pas envie euh, le fait de le faire finalement euh, permet de semer des graines positives donc mm. d'avoir des, des fruits positifs de récolter des fruits positifs Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. On sait alors Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. En f f e t des fois, on n'a pas trop envie de pratiquer la générosité, de faire d a n a parce qu'on est encore attaché à à nos objets, à nos biens. On n'a pas envie de les donner. Des fois, ça arrive à Sayada aussi. Alors, je ne p e u a s e f a မဘေးရွေးဘာတးမကိုးစားပြီးပေးလက်ပေါ့အခု30းမှပေးရမှဟုာတန့နေတယ်ရင်နောကတခါ30ပေးဖ့ကကြဲလွယာမလပါ် Donc, dit pas, il dit qu'en effet, des fois, ce n'est pas encore instinctif, ce s t pas naturel. Par exemple, on aimerait bien donner 10 euros, mais on dit que dommage de, ce serait t d o m m a g s ce dommage quand même qu'il sorte de notre poche. Et, et, et donc, il faut qu'on qu se, qu qu se pousse un petit peu pour, euh, pour offrir 10 euros. Et donc, Sayado dit, s'il faut qu'on se pousse pour offrir 10 euros, donc pour, pour offrir 20 euros, eh bien, ce n'est pas si facile que ça non plus. d o mmh. il faut comme ça s'habituer. အဲကြောင်တော့ကြည့်တူကောင်းမှုကိုလို့ဟုတ်လားကိုဒီနေ့အောင်မလာလို့တယ်ဆိတာဒီလပါ့ဟလာသူများမာတဲခြင်ထာတ်ဒလည်ကြစပဲပသူများလုချင်းတဲလုေဒါတ်ဒါကျုးမှိဘူလားဆိုကျရှိ်ကုလားထ်ရတ်မှော့ော့ဘယ်မှတော့ဘယ်မှရာပါ့လု့ဒါပမဲ့ကိုဘောတော့ကျးမု်ပါဘူ Donc, Sayado euh, dit qu'en effet, ici, nous accomplissons beaucoup d'actes méritoires, beaucoup d'actions positives. Nous nous levons très tôt et il y a beaucoup de personnes qui ne se lèveraient pas à cette heure-là. Euh, nous, nous, nous pratiquons la, la méditation. Cela peut parfois être très fatigant aussi. Et euh, c'est un travail que peu de gens euh, entreprendraient également. Mais nous savons que cela est très bénéfique pour notre vie, pour notre existence, donc nous le faisons. Donc ke k o u s r i p e r c i e Dansa Yado nous encourage et nous souhaite que souhaite que nous puissions ainsi développer de plus en plus d'actions positives, que nous puissions ainsi pratiquer ces méditations protectrices et que nous puissions ainsi développer le Dhamma et réaliser n Ibbana. s a d u s a d u s a